La jurisprudence de la vente 31 Il est permis pour moi de vendre tout ce que j'ai, à moins que ce soit un chien ou quelque chose d'interdit comme le vin et le mort, et ce que nous n'en bénéficions pas comme les insectes, et l'inconnu.